Je t'ai cherché depuis longtemps Tu sais, je t'ai rêvé depuis longtemps C'est vrai, dans mon cœur chaque matin Perdu m'était en moi comme un chagrin De plus, je pleurais plus qu'à mon tour. Parfois le temps est lent, quand on est sans joie J'ai passé toute ma vie désemparée Mais je me suis toujours dit que tu viendrais J'ai passé toute ma vie désemparée Mais je me suis toujours dit que tu viendrais Je t'ai cherché depuis longtemps Tu sais, je t'ai rêvé depuis longtemps C'est vrai, dans mon cœur chaque matin Tu m'étais en moi comme un chagrin, de plus, et je pleurais plus qu'un manteau. Parfois le temps est lent, quand on est sans joie, tu vois que j'avais raison de t'espérer et qu'un jour la lunisson s'éleverait. souffrir, d'être sans souvenir, je vais toute ma vie des sans Mais je me suis toujours dit que tu viendrais.